Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, Marie s'adressa à Jésus. « Vois, ils n'ont plus de vin !»« Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. »« Faites ce qu'il vous dira. » il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. « Remplissez d'eau ces vases et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin et ne sachant d'où venait ce vin, il appela Jésus. « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva, assis dans le temple, des changeurs ainsi que des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Ayant fait un fouet avec des cordes, il chassa du temple tous les commerçants et leurs animaux. Il dispersa la monnaie d'échangeurs, renversa les tables et s'adressa aux vendeurs de pigeons. « Ôtez cela d'ici Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic !» Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent alors la parole. « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?»« Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. »« Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, Ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme.